Ma foi dans le monde invisible De l'invisible, la description de l'invisible en est retirée dans le monde, comme les événements de demain, et dont certains s'étendent jusqu'au jour de la résurrection.